Bye. sont connus par la littérature et un peu par la résistance. Ils sont souvent finis à 2h, 3h, 4h du matin dans des cafés qui sont devenus célèbres. On a considéré comme des cafés existentialistes et ça a le centre. Camus était à ce moment-là un personnage d'écrivain, de talent, mais enfin qui n'avait pas la même influence.